Ja, ja. Jeudi 13 octobre 2022, c'est le moment du journal en La langue française et devant, voici d'abord le sommaire. Le 13 octobre de chaque année, les Burundais commémorent l'assassinat du prince du Guagasole, qui a milité pour l'indépendance du pays au niveau national. Les cérémonies marquant le 60e et le 61e anniversaire de cet, as de cet assassinat ont été rehaussés par le chef de l'État, Evariste Ndaïchimie. Les détaillants des produits Brardi à Kirundo s'insurge contre la distribution injuste de ces produits et demande qu'il y ait correction des disparités observées ces derniers jours dans la livraison de ces produits. Notre correspondant sur place nous fera le point. Et le taux de change pour les devises dépend de l'activité économique dans le pays. Explication de Prosper évoquée. Okay. Consultant économiste, vous l'entendrez également. Eric Wimane sur la mise en route. Captez Issa Naniro, écoutez la différence. Le 13 octobre de chaque année, les Burundais commémorent l'assassinat du prince Louis Guacasolid. Dans la capitale économique Bujumbura, la commémoration de l'assassinat du prince a été rehaussée par le chef de l'État, Evaristenda Ishimillé. Les cérémonies de commémoration du 61e anniversaire de l'assassinat de l'héros de l'Indépendance ont été marquées par une messe célébrée en la cathédrale Réginamondi Mundi et le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée de Guagasore, 6 à Fugizo, en zone urbaine de Rohir. Après la victoire du parti prenant aux législatives de 1961, dans son discours, le prince du Guagasore mettait en avant la bonne gouvernance. Il souhaitait que l'État réponde aux aspirations du peuple burundais. La rédaction Isanganiro a aimé revenir sur l'extrait du discours du prince du Guagasore. Le peuple Burundi vient de choisir ses dirigeants nationaux et de se prononcer sur son avenir dans un climat de calme et de paix qui l'honore. Dans toute compétition fut-elle politique, il y a un gagnant et en perdant et lui prona de par votre libre volonté est sorti vainqueur de l'élection illustrative et formera demain le premier gouvernement du Burundi autonome. Vainqueurs et perdants sont tous des Burundis, membres de la même famille nationale, enfants d'un même Moami. Le Burundi a besoin de tous à quelques partis politiques qu'ils appartiennent. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, la victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple la et l'accompagne veut. c'est-à-dire la véritable justice sociale, plutôt que les formes extérieures, une démocratisation des surfaces. L'heure est le de se pencher sur les véritables problèmes de la nation, problèmes économiques surtout, Problèmes de l'intérêt, l'émancipation sociale du peuple Murundi, problème de l'enseignement et tant d'autres. Aucun nous chercherons et trouverons des solutions qui nous sont propres. Mais il faut surtout que tous les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité, que personne ne se croit menacé et que chacun et confiance de la protection du gouvernement. C'est pourquoi ce gouvernement qui sera formé bientôt aura comme premier devoir de servir sévèrement contre tout fauteuil de troubles, les irresponsables quels qu'ils soient. Et j'exhorte surtout les partisans et amis de l'UPRONA à se montrer dignes de la victoire du parti. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre royalement et colonialement la main aux adversaires d'hier, Et mains étalé de l'orgueil, Et de l'insolence. La campagne électorale est terminée. Le passé doit être Oubli oublié et il ne faut plus penser qu'à l'avenir, qui est prometteur si nous en et si nous agissons à conséquence. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, toutes nous annonçons une répression énergique, énergique et impitoyable en châtiment de aux d'Indro. À cette heure de la victoire d'un parti, futur ennemi, je ne suis pas glissé par le succès car pour moi et mes amis, la, la véritable victoire ne sera atteinte qu'après l'accomplissement Une tâche difficile mais exaltante. Un monde paisible, heureux et prospère. Vous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté. C'était le prince Louis Guagasouré après la victoire de l'État législative en 1961. Les dirigeants responsables des autres dans La province Karoussi sont appelés à éviter d'être injustes envers les dirigés lors de l'exercice de leurs fonctions. Cela a été dit par le chef de cabinet du gouverneur de la province qui en assure actuellement l'intérimat. Il a dit lors des cérémonies de commémoration dans cette province de l'assassinat du prince du Guagasore. Héros de l'indépendance, il a signalé que les propos de Guagasore restent de mise pour arriver au développement de la population de l'État, avec Blaise Pascal Karami. Innocent Irameva, le chef de cabinet du gouverneur de la province Karoussi, de a demandé ce jeudi, lors des cérémonies de commémoration de l'assassinat du prince Louis Guagasore, que les responsables des autres, et en particulier ceux de l'administration, d'éviter d'être injustes envers leurs dirigés. Il a dit après que la population présente dans ces cérémonies venait d'écouter un extrait du discours de cet héros de l'indépendance du Burundi. Le conseiller a signalé que le contenu de ce discours doit rester de mise pour tout dirigeant et que cela est même conseillé par les autorités hiérarchiques. Il a expliqué qu'une fois l'autorité rend justice à tout le monde et sans parti pris, le développement des dirigeants suit directement, chacun se fiant aux travaux de développement. Le chef de cabinet, actuellement responsable de la province, Suite à la récente nouvelle nomination du gouverneur à d'autres fonctions, a terminé son allocution, conseillant aux responsables de certains partis politiques évrants dans la province de Caroussi de répondre à des activités et de la province afin d'éviter de marquer leur présence lors des activités de campagne seulement, fistige le chef de cabinet. Depuis Caroussi, Blaise Pascal Caraloumier pour Radio Isangani. De l'avenir L'actualité continue sur Isanganiro. Rendons-nous maintenant à Kirundo, où les détaillants des produits Brarudi en cette province grognent sur la mauvaise répartition des produits Brarudi, disant qu'ils ne sont pas traités au même pied d'égalité. Ils disent qu'ils travaillent à perte, car ils continuent à payer les impôts et demandent à l'administration de s'impliquer pour qu'il y ait une distribution transparente. Le délégué régional de la Brarudi nie. Ses accusations et promet de corriger toutes les erreurs liées à la distribution des produits paroudis au sein du Mega SSD de Kirundo. Agnès Naumagadze nous en dit plus détaillants de produits Breroudi mentionnent qu'ils doivent payer des impôts de façon régulière alors que l'approvisionnement en produits Breroudi est irrégulier. Ils partent d'un exemple où certains parmi eux sont approvisionnés de deux caisses par semaine tandis que d'autres reçoivent 60 caisses par semaine. Comme la même source continue à l'informer, cela montre que le dépôt SSD Kirundo ne les traite pas au même pied d'égalité. En plus de cela, ils déplorent une éventuelle distribution de produits Braroudi a des noms fictifs, ce qui diminue les quantités de produits à recevoir par détaillant. Ceux-ci déclare qu'à cause de cette situation, Il travaille à perte car il continue à payer les charges liées à cette activité commerciale. Il demande à l'administration de s'impliquer pour qu'il y ait une distribution transparente des produits Braroudi dans cette province. Le délégué général représentant la Braroudi nie toutes ces accusations et promet de corriger toutes les erreurs liées à la distribution des produits Braroudi au sein du dépôt. Mega Kirundo. Le gouverneur de la province Kirundo interpelle la représentation de la Braroudi d'établir des listes sur base des bénéficiaires ayant droit et les publier. Il a également demandé aux représentants de ce dépôt d'organiser mensuellement une réunion des bénéficiaires de ces produits pour trouver des mesures correctrices liées à la commercialisation des produits Braroudi dans la province Kirundo. Depuis Kirundo, Agnès Nôme no pour la radio Isanganiro. Merci à Agnès Naumagadze pour tous ces détails et parlons maintenant de l'économie. Le taux de change pour les devises dépend de l'activité économique dans le pays. Explication de Prosper Nioboké, consultant économiste. Il ajoute que les mesures de la Banque centrale visant à fixer le taux de change sans tenir compte des activités de développement expliquent la disparité entre le taux officiel et le taux sur le marché noir. Suivez Prosper Nioboké. Oui, le forex c'était là, avec la réglementation, oui, avec tout ce qu'il fallait, mais le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'était, on faisait réglementer quoi Le vrai problème, c'était, qu'est-ce qu'on réglemente C'est pourquoi certains acteurs semblait donc, avaient violé, piétiné ces, ces dispositions qui étaient mises en place. Simplement, pourquoi Parce que ce qui se vendait, ce qui devrait être mis sur le marché, presque pas. C'est à ce niveau, il faut, il faut comprendre ça. Mais maintenant qu'on vient d'ouvrir, on espère quand même qu'il y a des acteurs qui vraisemblablement, aurait souhaité que le marché puisse être ouvert parce que ça ne pourrait pas être compréhensible qu'il y, y ait des acteurs qui viennent et quand je viens avec mes devises, je ne sais pas comment travailler, où il y a des restrictions, ça dit que c'est décourageant. Je dirais que c'est un coup de chapeau à ces décisions, une décision qui accompagnerait peut-être autant des ambitions, sinon des perspectives à l'horizon, comme c'est toujours un peu décret par le président de la République. Je crois que c'est une bonne décision à mon niveau qui va avoir des résultats tangibles, donc qui permettant à ce que les acteurs puissent d'abord être, être dynamiques, puissent se renouer avec les traditionnels partenaires pour pouvoir accompagner le développement du pays. Avant de boucler ce journal, les parlons sécurité routière. Dix cas d'accidents de roulage qui ont occasionné quatre personnes mortes, 14 blessés, ont été enregistrés les trois derniers mois dans la province Burundi, selon les sources policières. L'excès de vitesse est parmi les causes de ces accidents. Colonel de police Maniragaba Diodoné, commissaire provincial de la police à Burundi. Appelle les conducteurs à respecter le code de la route, n'est-ce pas Zénon Abimal? Tous ces 10 cas d'accidents de roulage se sont produits dans les différentes routes de la province de Broly depuis le mois de juillet de cette année où on a enregistré 4 cas de décès et 14 blessés suite à ces accidents. Des accidents de roulage qui ont occasionné également des dégâts sur les véhicules. Selon les sources policiers à Buruli, les mêmes sources disent que la plupart de ces accidents se sont produits sur la route nationale numéro 7 Bujumbra Matana. Parmi les causes de ces accidents figurent l'excès de vitesse, certains des motards qui conduisent sans autorisation alors qu'ils ne sont même pas informés sur le code de la route, sans oublier les véhicules et certains d'être en sont en mauvais état. Colonel de police Managamba Diédonné, commissaire provincial de la police à Buruli, appelle les conducteurs des véhicules et surtout ceux assurant le transport en commun à respecter le code de la route, en évitant surtout l'excès de vitesse, en faisant régulièrement le contrôle technique de leurs véhicules. Cette autorité policière met en garde certains des motards qui osent conduire sans autorisation. Certains des passagers, quant à eux, demande que la police de roulage à l'intérieur du pays soit également dotée d'appareils indicateurs de vitesse pour diminuer ces cas d'accident qui peuvent même devenir des catastrophes si rien n'est fait. C'est au moment où le 13 octobre de chaque année, le monde est célèbre la journée de prévention des catastrophes naturelles. Depuis Bourouli, Tzénon Zabimara pour la radio, Isanganiro. C'est par ici que se referme, l'actualité de la mi-journée de ce jeudi, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, je le rappelle l'essentiel. Le 13 octobre de chaque année, les Burundais commémorent l'assassinat du prince Louis Guagasore qui a milité pour l'indépendance du pays au niveau national. Les cérémonies marquant le, 60e, le 61e anniversaire de cet assassinat ayant été rehaussé par le chef de l'État, Evariste Ndaïchimiye. Les détaillants des produits Braroudi à Kirundo s'insurgent contre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 nous a expliqué Prosper Niyoboke, consultant économiste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rekouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Mananga. Un bon après-midi à toutes et à tous.